Unité 4. Leçon 2. Exercice 1. Distinguer E et E. Cocher. A. Il veut faire du tennis. B. Mais il ne peut pas. C. Ils veulent jouer. D. Mais ils ne peuvent pas. E. « Elle veut dîner. »« F. Il veut déjeuner. »